Judo est du karaté, écoute sa vie avec passion. C'est dans les genres de la féminité, de la dynamite en jupon. C'est la beauté mêlée à la peinture que tous les hommes rêvent d'aimer. Et c'est une ombre qui sincère quand elle est amoureuse et donne tout sans discuter mais attention elle est très dangereuse avec tout ce qui Ceux qui l'ont approché nous diront, c'est ange je cache le démon. Mais tous ceux qui l'ont aimé avoueront, ne jamais oublier ce nom